Book บุ i กทูเจ e ดสิบสองห e สิบสองหกสิบส r e ต u องต้ o งทำบาง e v o i r ดิฉันต้องส่งจดหมายเ e ด e วยส่งอย่างห e ึ e ง e ล e ทเร็ดิฉันต้องจ่ายค่าโรงแรม y e r l'hôtel je dois payer l'hôtel คุณต้องตื่นแต่เช้า Tu dois te lever tôt. Tu dois te lever tôt. Kun tong tam nhan ma. Tu dois beaucoup travailler. Tu dois beaucoup travailler. Kun tong tong ve l heure. Tu dois être à l'heure. Tu dois être à l'heure. Khau tong them nam m a Il doit faire le plein. Il doit faire le plein. เ a าต้องซ่อมรถ Il doit réparer la voiture. Il doit réparer la voiture. เขาต้องล้างรถ Il doit laver la voiture. Il doit laver la voiture. เธอต้องซื้อของ Elle doit faire des achats. Elle doit faire des achats. Elle doit faire le ménage dans l'appartement. Elle doit faire le ménage dans l'appartement. Elle, Elle doit laver le linge. Elle doit laver le linge. เราต้องไปโรงเรียนเดี๋ยวนี้เราต้องไปทำงานเดี๋ยวนี้เราต้องไปหาหมอเดี๋ยวนี้ Nous devons aller tout de suite chez le médecin. Nous devons aller tout de suite chez le médecin. Vous devez attendre le bus. Vous devez attendre le bus. Vous devez attendre le train. Vous devez attendre le train. pourentend au taxi Vous devez attendre le taxi. Vous devez attendre le taxi.